Jour de l'an, ça revient trop souvent, je ne sais comment passe le temps. Le 1er mai, à peine est-il fané, qu'un nouveau brin de Muguet renaît. Le 14 juillet, je l'avais oublié, et voilà, c'est l'empion lumière. Et la tout qui revient comme un glas, pour tous ceux qui ne reviendront pas. En hey non, encore l'anniversaire de matin sans lumière Où tu paris-tu comme un oiseau En hey non, en hey non, de plus ma belle Pour souffler tes chandelles Et manger seul et ton gâteau Le jour de l'an, ça revient trop souvent, je ne sais comment passe le temps. Le jour de Pâques, ça revient comme le jour, le premier où l'on a fait l'amour. En à la Pentecôte, c'est de die, encore, je découvre la mer au très fort. En à Toussaint, la voilà qui revient. Avec un chrysanthème à la main Et non Encore l'anniversaire D'un jour qui va me faire Pleurer quand je devrais sourire Et non Et non de plus ma belle Va souffler les chandelles de